Flon, fusil, tambour, bâton, il va. Il a vingt ans, un cœur d'amant qui bat. Un accident pour surveiller ses pas. Et son bagdad contre son plan qui bat Quand un soldat s'en bat un guérilla Dans sa musette son bâton de maréchal Quand un soldat revient de guérilla Dans sa musette un peu de linge sale Partir pour mourir un peu À la guerre, à la guerre, c'est une drôle de petit jeu, qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est plus que toujours, quand vient qu il vient l'été, qui fonce s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir, avant peu cadencé, mais Il importe toujours, car la guerre, car la guerre, s'étend du serment d'amour, elle n'inquiète son but en bout. Quand un soldat s'en bat un guerrilla, dans sa musette son patron de maréchal, quand un soldat revient de guerrilla, simplement de la et puis voilà. Simplement les blabins et puis voilà Na na, na na À la guerre, à la guerre Na na, na na na na Na na na, na na Quand on se à il a Beaucoup de fleurs ses si pas. Quand un soldat revient de guérilla, simplement il va et puis voilà, à la guerre, à la guerre. Quand un soldat s'arrête en guerilla, beaucoup de pleurs se s'éteint. Quand un soldat revient de guérila.